Quelle est la forme de ta shahada? 1. Salutations à Dieu, prière et gentillesse envers Dieu, la paix soit sur vous, au prophète et la miséricorde et les bénédictions de Dieu.